Je sais pourquoi tu as pleuré. Et tristement, m'a regardé. Je peux te prendre dans mes bras. Pour embrasser tes yeux rougis. Mais moi je n'en ai pas le droit. Tu es la femme de mon ami. Je sais pourquoi tu veux partir. À moi tu ne peux pas mentir. Je peux te prendre dans mes bras et t'arracher à cette vie. Mais ça je n'en ai pas le droit. Tu es la femme de mon ami. Sans mon cœur tout déchiré Entre l'amour et l'amitié Que je ne peux départager Je sais pourquoi tu as quitté Celui qui n'a pas su t'aimer Et moi je t'ai laissé partir À la recherche de ta vie. En moi je n’ai qu’un souvenir. Tu es la femme de mon ami. Je sais pourquoi tu veux chanter. Et pourquoi tu m’as regardé? Je peux te prendre dans mes bras. Car aujourd'hui j'en ai le droit Tu es pour moi depuis toujours Le vrai visage de l'amour Pourtant jamais nous ne vivrons Au cœur de la même chanson Au cœur de la même compris que si je t'aime tu es aussi pour moi la femme de mon ami de mon ami